du jeûne 21. Si le mois de bien vient, le mois du ramadan se jeûne de l'aube au coucher du soleil, alors je m'abstiens de la nourriture et de la boisson.